Sois sage, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le b a s s i n Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Un portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude ville, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les d é f u n t des années sur les balcons du ciel en robe sereinée. Surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche et comme un long linceul r e n a n c e à l'orient. Entends ma c h a i r La nuit qui marche